Unité 7, leçon 3, séquence 16. Un artiste connu. Salut. Salut Greg. Alors, ton expo à Lyon, comment ça s'est passé Plutôt bien. J'ai eu un prix. Tu as eu un prix Le prix du plus jeune artiste. C'est super pour toi! Tiens, regarde. Là, c'est Jeff Sigmund. Il me donne le prix.、Oh, tu lui as parlé?、Mais、bien sûr, je le connais. Tu connais Jeff Sigmund?、Bah、oui. Qu'est-ce que tu crois? Je lui parle, il me répond. Je lui montre mon travail. Ça alors? Il est très sympa avec les jeunes artistes. Il leur donne des conseils. Il a bien aimé mon travail. Tu me montres Voilà. Ça s'appelle Société de consommation. Ce sont des projections d'œufs, de yaourt, de sauce tomate, de mayonnaise. Ça te plaît C'est très coloré. <rire> Et ça montre quoi Que la société de consommation est belle C'est pas belle. C'est comme tu veux. Et、euh, tu connais d'autres artistes célèbres? <rire>